Si tu me veux, faut me donner 25 francs Si tu me veux, faut me donner 25 francs Tip dollar, c'est tip dollar La moula, c'est la moula Si tu me veux, faut me donner 25 francs Là, mais pas là, ma maman, c'est belle-mère la plus ça va, on son pantalon Le sabbat enlève son pantalon. Type de c'est type de là. La moula, c'est la moula. La plus ça sabbat enlève son pantalon. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Bon moi, beau bon moi 25 fois moi. A va beau bon moi, beau bon moi 25 fois moi. Type dollar, c'est type dollar. La moula, la moula. A va beau bon moi, beau bon moi 25 fois moi. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère C'est ta mère Ma mère c'est ta belle-mère. El Amour Change mon mieux Quel amour Ah ouais Si tu me veux Faut me donner 25 francs Si tu me veux Faut me donner 25 francs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 L'amour, c'est année si ma mère c'est ta belle mère Ça change mon Dieu Année si ma mère c'est ta, oh, ta, ta, ah, oui. ta belle mère ma mère ta belle mère Quel amour c'est année ma mère ta belle mère ma mère ta belle Ma cous Cet année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère Cet année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère C'est néci ma mère c'est ta belle main Ah oui c'est néci ma mère c'est l'amour c'est néci ma mère c'est ta belle -mère. Eh. Ma mère c'est ta belle -mère. Ah oui c'est ma mère c'est ta belle Ma mère, c'est ta belle-mère C'est gentil, hein? Ah oui, c'est ta belle Ma mère, c'est ta belle